Con oui <rire> aïoli Oui L'aïoli qui donne du goût à l'été La voilà De vos fémails. À table La première. Il est 11h. Le journal vous est présenté par Sophie Brems. Bonjour Sophie. Bonjour à tous. Deux bâtiments ont été évacués ce matin à Mons. Bâtiment du ministère des Finances et de la Police fédérale, juste derrière la gare de Mons. Un homme au comportement suspect a été interpellé, des chiens renifleurs amenés sur place. Mais pour le moment, le parquet se refuse à tout commentaire. Difficile donc de savoir ce qui s'est réellement passé. Mais pour l'heure, le périmètre de sécurité a donc été levé à Mons. Toujours dans le Hainaut, à Anderlu, près de Charleroi, un homme de 82 ans qui collectionnait les vieilles armes et explosifs a été tué ce matin par une grenade. Elle se trouvait dans l'abri de jardin et a explosé. L'homme était visiblement en train de la manipuler. Les démineurs sont sur place. L'explosion et l'incendie dans l'abri de jardin pourraient poser problème pour le reste de la collection. Une évacuation a donc été ordonnée à 100 mètres à la ronde. En Turquie, on apprend ce matin que deux importants généraux de l'armée ont démissionné juste avant une réunion du Conseil militaire suprême. Cette réunion était prévue à Ankara pour décider d'un profond remaniement de l'armée après le putsch raté. Le chef de l'armée terre et le chef des entraînements et de la doctrine de commandement quittent donc leur poste. Et ce, au lendemain de l'annonce du limogeage de 149 généraux et amiraux par le pouvoir du président Recep Tayyip Erdogan. Le ministre russe de la Défense annonce le lancement d'une opération humanitaire de grande ampleur à Alep dans le nord de la Syrie. Des couloirs humanitaires vont être créés pour les civils et les combattants prêts à rendre les armes. Euh, trois corridors humanitaires seront ainsi mis en place par les troupes russes et syriennes afin de permettre aux civils de quitter la ville d'Alep. Au moins 250 000 civils seraient toujours pris au piège des combats qui font rage entre quartiers tenus par les rebelles et ceux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 Avec Benjamin Leupart. Le voyage est un retour vers l'essentiel. Proverbe chinois, bel été sur la première. C'est Globe Crocker, l'émission des voyageurs qui font confiance au chemin. Quel qu'il soit, comme chaque jour de l'été, on arpente la planète dans tous les sens en compagnie de voyageurs qui ont changé de vie en route. Sur notre table d'orientation, nous déposons les objets glanés par nos guides, les lectures de voyage et également leur musique. Alors on prend un malin plaisir à dégoter des pedigrés de Globe Crocker très particuliers. Aujourd'hui, c'est un roadie qui nous emmène. Un roadie ou un runner, c'est un chauffeur, celui qui conduit un groupe musical lorsqu'il est en tournée. Alors on le sait dans, le, dans Globe Crocker, on boucle un tour du monde par semaine en changeant de continent chaque jour, et eh bien avec notre Rodi on parcourt pas moins de deux continents ce matin, puisque Noé Roland a emmené le groupe dont il avait la charge, de Bruxelles à Shanghai, en tournée pour Shanghai voilà notre destination à croquer 11h midi Benjamin part. Globe Crocker. sur la première Nous nous arrêtons aujourd'hui dans un des pays les plus peuplés au monde la Chine La Chine, c'est 1,3 milliard d'habitants, soit environ un sixième de la population mondiale. Un voyage en Chine débute souvent par un séjour à Pékin, Shanghai ou Hong Kong. Il faut marcher de longues heures dans les avenues envahies par les voitures et les vélos pour mesurer la vitesse des changements aujourd'hui à l'œuvre dans ce pays. Du Yunnan au Yangtzu, le vent du progrès technique souffle aussi dans les campagnes. Et puis ne manquez pas les incontournables. La Grande Muraille, la Cité Interdite... Le palais d'été, les musées, les temples, et puis au centre du pays, l'armée enterrée de Xi'an. Enfin, c'est une autre Chine, raffinée, secrète et poétique, qui se cache dans les jardins de Suzhou ou sur les berges de la rivière Li, dans le sud, près de Guilin. Dans ce vaste pays, il vous faudra suivre un bon guide, et il est avec nous dans Globe Crocker. Bonjour Noé Roland. Bonjour Benjamin. Ça va bien Très bien, très bien. Bienvenue dans Globe on est content. C'est ah. la première fois qu'on qu est à bord d'un véhicule qui emmène un, un groupe musical en tournée. Et alors quel chemin hein. On va partir de Bruxelles et on va filer vers Shanghai. Tout ne sera pas en voiture. Il y aura une partie en avion, une partie en train. Tout, tous les moyens de déplacement seront bons pour arriver Quasiment. à notre fin. Et alors, vous êtes chargé comme des mules, on va expliquer tout ça. Euh, Noé, ça fait en fait 15 ans que vous trimballez des groupes de musique un peu partout. Et alors, pas des moindres, hein, dans, dans les groupes, il y a quand même des gens assez connus. Il y a Yvan Tirtio, il y a la fanfare du Belgistan, il y a Taraf de Haidouk, et il y a Orange Kazoo, par exemple, dont la chanteuse était Mélanie de Biasio. Bref, vous en connaissez du monde dans le monde de la musique. Alors, on dit Rodi ou runner, et les Français se disent parfois aussi, pour le même boulot de, de chauffeur, renard. Si je ne me trompe pas, c'est oui. ça. <rire> Pourquoi renard Parce qu'il ne pas dire runner Renard, c'est celui qui, oui, qui est malin, qui va trouver une solution, qui, qui va aller chercher le, la rustine, le... Eh ben on va voir que dans ce, cet incroyable voyage vers Shanghai, par tous les moyens possibles et imaginables, vous allez très vite quitter votre casquette de chauffeur pour endosser plein d'autres casquettes dans cette tournée. On dit de vous au départ que vous êtes la quatrième roue du carrosse. Pas très lentiste. Oui, j'accepte, j'accepte. Si, si les trois roues ne sont pas suffisantes, il en faut. Il faut bien une quatrième. Alors le voyage dans lequel vous nous emmenez, euh, c'est à bord d'une très vieille voiture allemande, un break. Euh, ça remonte à 2005 ce voyage et euh, la première partie se fait effectivement euh, ben, par la route. La suite se fera en, en avion. C'est quoi le, le concept de cette tournée C'est un c'est un échange. Oui, c'est un, un voyage d'échange entre entre deux univers, l'univers européen des musiciens qui sont souvent Qui restent entre eux. Les musiciens belges vont jouer à Paris, vont jouer pas beaucoup plus loin d'ailleurs. Oui, et, et une espèce de un pont qui se crée entre l'Orient et l'Occident au niveau artistique. Alors là, c'est pas un pont, c'est carrément un viaduc. Voilà. Euh, pour l'heure, on est en 2005 et on est à 4. Euh, à bord de cette voiture, il y a le chanteur Mathieu A, accordéoniste franco-vietnamien, doté d'une voix de haute contre. Oui, C'est-à-dire hyper aigu Hyper aigu. Il était euh, dans une chorale, enfant, et euh, il, il s'est rendu compte qu'il avait vraiment un talent avec sa voix. Alors il y aura Martin Grindorge, le batteur, et puis alors le pianiste Eric Birbosia C'est ça. Vous vous entendiez bien, j'espère Extrêmement bien, oui. <rire> Ce sont des, des amis, et encore maintenant. Alors, dans cette première partie de voyage, euh, les impressions sont multiples et variées, parce que les étapes sont, sont nombreuses. Vous vous souvenez évidemment des, des étapes dans l'ordre Euh, oui, à peu de choses près, je me souviens, de... j'ai dû creuser un peu, j'ai tourmis euh, toutes, les, <rire> toutes les, les qui dans l'ordre. Et donc ça fait Bruxelles, Berlin, Poznan, Vilnius, Saint-Pétersbourg et puis Moscou. C'est ça. Et à chaque fois il y a un concert Minimum un concert, oui, on ne s'arrête pas. Sinon. Alors on va se mettre dans les oreilles, d'abord la musique que vous écoutez euh, lorsque vous préparez ce genre de, de voyage et puis on verra évidemment le genre de musique que vous allez proposer euh, vers, euh, vers l'Orient. Donc avant vous écoutiez ça Dubrovnik, c'est le titre du morceau Et euh, le groupe s'appelle La fanfare du Belgi Belgistan C'est ça, c'est le groupe de mon frère d'ailleurs C'est ça qui m'a lancé dans cet univers de la musique Ah mais donc euh, vous bercez dans la musique C'est ça, depuis ma petite enfance Depuis le ventre de ma maman d'ailleurs Et pourquoi vous écoutez ça Parce que c'est pour faire plaisir aux, aux frangins Non, parce que, que j'étais fan de sa musique J'assistais à tous les concerts Et puis euh, de fil en aiguille Je suis devenu euh, un peu membre actif De la communauté des musiciens Bruxellois, sans être musicien Et euh, dans la voiture là, qui file vers euh, Berlin et ensuite tout ça, vous écoutiez ça aussi Entre autres, oui, ça, le CD a voyagé avec nous, on avait toutes sortes, euh, Chad Baker notamment, qui, qui m'a beaucoup marqué, Jacques Brel, et tous des groupes amis euh, aussi. D'accord Alors évidemment le, le jeu d'Anglo croqueur consiste à comparer cette musique avant ou juste au début du, du voyage avec la musique que vous écoutiez euh, et ben en chemin. Alors il se trouve qu'en chemin, et ben justement, vous vous baladez un groupe de musique qui a un, un drôle de nom, c'est Mathieu A et les Histes, et ça sonne comme ça. Ça met la pêche aussi ça Oui, oui, oui ça, ça danse à tous les concerts, il y a une bonne humeur euh, générale. Accordéon, euh, c'est assez rythmé aussi, c'est euh, toutes les mêmes, même genre de musique comme ça, euh, tout, euh, tous les morceaux sont un peu... Euh, oui, il y, y a de la variation parfois plus expérimentale, il y a des morceaux qui durent 12 minutes, euh, sans paroles, sans, parole, sans chansons, il y a toutes sortes. C'est euh, que... principalement de morceaux euh, écrits par le chanteur, mais le batteur et le pianiste euh, proposaient proposer d'autres morceaux d'une autre... Ch chacun euh, prend un peu style. ses libertés. Voilà. Ça, c'est Mathieu A, euh, le, le, le chanteur. On arrive avec cette musique-là, par exemple, ou en tout cas, c'est cette musique-là que vous allez euh, proposer à Postnane. C'est ça. Par exemple, y il voilà, y avait entre... Berlin avant, oui, oui. mais euh, Postnane, c'est... Euh, ça se passe bien le, la route du côté de Poznan euh, Jusque Poznan ça va parce qu'on vient d'Allemagne <rire> et euh, la connexion Allemagne-Pologne est correcte Mais après Poznan, à cette époque-là, les, les autoroutes polonaises n'étaient pas encore euh, finies comme maintenant Parce que maintenant ça roule très bien Et à l'époque les, les, les routes étaient des, des océans, des mers Il y avait des, <rire> des, vagues, des, des vagues de bitume euh, des, des ornières creusées par les, les poids lourds qui sillonnent ces routes pour nous amener des marchandises Et alors, il panique la, la, Oui, la, la voiture euh, suivait les, les, les ondulations de la route et souvent touchait le sol. Il <rire> faut dire que vous êtes chargé comme des mules, on va, on va voir ça dans la suite de Globe Crocker, mais il n'y a pas que le, les, les, le groupe, il y a aussi tout le matériel, évidemment, pour la, la tournée. Vous filez, alors y, vous allez aller aussi en Lituanie, à Vilnius, un drôle de festival, un oui. peu de briquet de broc. Donc il faut savoir que ce sont des, des, des, des pays qui se relèvent de, de, de l'époque communiste, et donc les jeunes n'ont pas pas spécialement d'argent mais ils ont de la motivation et ce festival d'arôme ça veut dire un peu comme do it yourself ah oui. c'est un festival où tout est fait maison, avec des bouts de bois, des clous et des bouts de tissu pour euh, monter des tentes. et des. En comparaison avec nos festivals euh, belges, il faut beaucoup de courage. quoi. Et donc on va jouer là-bas, pour, pour pas un sou évidemment, mais avec plaisir. Mais c'est le prix de la gratuité hein, de ce voilà. festival. On va poursuivre la route dans, dans le sud de Globe Rocker avec vous, euh, Noël Roland. On file euh, vers euh, Moscou. Ça juste après Miss Miss de Benjamin Biolet. On passe de toi, on passe de toi, tu ne peux pas non me priver de toi, me priver de toi. Merci si triste, je ne sais plus comment faire. Je bois des 8-6. Je ne suis plus du tout fier. Mourir, c'est trop triste. C'est finir sous la terre. Bliss. Je ne peux pas, maman, me passer de toi. Me passer de toi. Benjamin Biolet sur l'album Palermo Hollywood en 2016, nous sommes ce matin sur la route de Shanghai, à bord d'un véhicule étrange chargé à craquer et c'est une tournée dans laquelle nous emmène Noé Roland Globe Rocker sur la première Proximus présente Tiens, t'as vu Toutes les balles sont sur Proximus TV Attention, t'es prêt Alors écoute bien Ça c'est quoi Facile oh, basket Ouais, et ça Le Tennis Ouais, ouais absolument, attention maintenant, plus dur Ça ah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 Avec Benjamin Leupart. Et au volant de notre superbe voiture break qui file vers l'Est, Noé Roland nous emmène avec le groupe des East. On va essayer de comprendre d'où vient ce drôle de nom. Euh, mais avant ça, on était euh, il y a quelques instants en Lituanie. Et là, on va arriver à Moscou. Et alors, c'est un voyage qui n'est pas de tout repos, évidemment. <rire> Noé, parce que dans votre, votre voiture chargée à craquer, il y a parfois la police qui veut un petit peu se... Ce... Allez, se permettre un petit bac chiche. Se servir au passage, oui. Ça vous est arrivé, ça, à Moscou Oui, j'étais arrêté sur la route euh, par un policier qui voulait absolument me. de l'argent, qui était convaincu que j'avais euh, dépassé la vitesse légale. Donc, la vitesse légale n'est indiquée nulle part, donc c'est déjà difficile de s'y retrouver. C'est une légende. Et je ne roulais jamais très vite, étant en pays étranger, j'étais très méfiant de ne pas provoquer un accident. Donc. Ce n'était pas juste, il m'a fait monter dans son espèce de vieux tour de police, c'est assez typique en Russie, les, les tours de police sur le bord des routes, c'est un truc à deux étages qui dépasse sur la route, comme ça, et ça date aussi de l'époque euh, communiste. Et ils m'ont fait monter, et les trois agents de police euh, me mettaient la pression pour que je paye cette amende, et quand j'ai sorti le mot euh, « Bayan », je leur ai fait les, les gestes euh, qu'on était des musiciens, qu'on n'avait pas d'argent, ils m'ont dit « Davai », c'est pas grave, j'ai pas payé. Mais d'où vous avez sorti ce mot « Bayan » il, il fallait le faire quand même je l'ai appris dans un précédent concert, un, un, une rencontre qui nous a fait une traduction. Et là, ça vous a sauvé la mise Oui, oui, oui, oui. je crois que le mot, le, le fait que je dise trois mots en russe les a soulagés un peu. Bon alors, on va essayer de comprendre un peu cette démarche qui tourne autour du, du groupe Les IST. En fait, ce n'est pas Les IST, c'est Mathieu A et Les Istes, -E Alors, qu'est-ce que c'est que ce nom Oui, donc, il faut savoir que le groupe a été formé un mois de juillet et <rire> en cherchant un nom pour le groupe, ils se sont dit on va être les, comme les vacanciers, les juilletistes, mais alors le mois prochain on sera les haussiens et donc le groupe a continué, c'est devenu Les septembristes, les octobristes, les, les marxistes, voit... les néistes, voilà. On voit très bien déjà l'esprit un peu euh, rebelle un petit peu et, et plein de liberté. Donc ça c'est pour le nom, Mathieu A et les septembristes, quand on est en septembre, voilà. les junistes si on est en juin, etc. Ok, euh, le, le fait que Mathieu A, le chanteur qui est un peu leader de, de cette tournée, veuille sortir des créneaux commerciaux, a vraiment imprimé un style particulier à tout. Euh, le concert, les ah, albums... Toute la démarche, oui, oui. Par exemple, euh, les CD qui sont en vente à la fin oui. <rire> des concerts, eh c'est un peu des CD euh, faits-main. Oui, donc tous les CD sont gravés sur nos, nos ordinateurs et les pochettes sont faites à la main par le chanteur qui, qui a un sens du, du graphisme. Et... Ah oui, vous avez apporté une, une pochette. Oui, oui, oui ici, euh, on voit le, le CD fait à la main. Euh, Ou... Où... Il y a le, le nom du groupe, et comme le CD est muni d'un autocollant avec les mois de l'année, on peut, en faisant tourner le CD... Il y a une petite voir, fenêtre sur la pochette. Les juilletistes. C'est un peu comme un, un disque de stationnement. Les novembristes, <rire> et ainsi de suite, etc., etc. et drôle Et donc le nom de, du groupe est toujours le bon, euh, en fonction de, de, de comment on l'oriente. C'est pas mal ça. Alors le rodique vous, vous, vous changez, on le disait, assez rapidement de, de statut, c'est-à-dire que vous allez très vite vous occuper et prendre en main les choses au niveau logistique, par exemple. Euh, oui, c'était pas toujours facile, surtout avec les langues étrangères, de, après un concert, savoir où on allait dormir, quand est-ce qu'on aurait l'argent du concert, où on rangerait les instruments en sécurité, où est-ce qu'on peut laisser la voiture, toutes sortes de choses pratiques. Mais Il ne les... s'agit pas simplement de conduire. Voilà, que les musiciens, quand ils sortent de scène et qu'ils s'occupent de leur public ou de, de, de se détendre un peu, n'ont pas forcément en tête. Et moi, qui y ai bon, les pieds sur terre, je m'occupais de, de ça. En gros, vous êtes en train de devenir très clairement un tour manager. Oui, ça s'appelle comme ça aussi, en anglais. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes et vous êtes monsieur solution pour quoi qu'il arrive Oui, enfin, avec le... je ne prends pas de décision, les musiciens c'est leur... Et vous rendez les leurs possibles, voilà, c'est ça. C'est beau ça, tout en voyageant. On va se mettre encore dans les oreilles un petit bout de Mathieu A et les histes, je ne sais pas en quel, en quel mois ça a été interprété, mais ça, ça ressemble à ça. Ça, c'est la voix de, de Mathieu, Mathieu ça. A. Et de sa compagne de l'époque, Lula Berry. C'est une voix de haute contre. C'est ça. Alors, il y a une autre particularité à ce, ce groupe, un peu louvedingue il faut bien le dire, c'est qu'ils chantent dans une langue qui n'existe pas. Oui, c'est ça, c'est pour toucher euh, le public le plus varié possible. Il n'a pas eu besoin de, de placer des, des, des mots qui ont un sens dans une seule langue. Alors, il fait des sons euh, qui touchent tout le monde, voilà. Mais est-ce que, par exemple, dans la voiture, vous vous mettiez à parler la langue du, du groupe Non, je crois qu'il n'y a que lui qui connaît cette langue. Et là, il y a quand même un thème autour de, de, des histes, de, on va dire les juétistes par exemple, c'est les vacances. Oui, ça c'est le, le leitmotiv du groupe, c'est vacances, c'est vacuum, le vide. Et c'est le message que Mathieu tend à faire passer au long des années à tout le monde, de, de profiter de la vie, d'être en vacances un maximum. Alors il y a un petit problème avec ce, ce concept, c'est que ça marche bien, ça marche bien en français, les, les juilletistes, on, on, on comprend bien, mais alors vous allez à Shanghai Oui, et là la, la, la traduction du nom du groupe devient difficile parce que les chinois sont des, des, des travaillomanes effrénés et euh, nous avons difficile à traduire les juilletistes parce qu'ils ne prennent pas leurs vacances au mois de juillet, d'ailleurs ils n'ont pas de mois de juillet, ce sont des numéros pour les nombres de mois. Le, le mois 12, le mois 8. Les douzistes, ça voilà. marche pas. Et donc, huitistes. on trouve une solution qui euh, s'accorde plus ou moins en chinois, qui est aussi poétique. Euh, en chinois, c'est DJ Maputo, Maputo. Et ça veut dire ceux qui marchent lentement à travers les saisons. C'est beau ça. Voilà, oui, ça, ça, on ça, donne, dire, un ça, poème. ça donne aussi. Hein, même si... Donc ceux qui marchent lentement à travers les saisons euh, sont arrivés à, à Moscou. Vous avez joué dans des lieux très, très variés. À Moscou, ce sera même très classe l'endroit où vous jouez. Oui, on arrive dans un club de jazz très huppé, avec une ambiance libite mafiosi On ne sait jamais trop à Moscou. Oui. Et voilà, on, on joue dans cette capitale. Euh... Ce sera votre dernier euh, concert de la partie en voiture oui. <rire> parce que là il va falloir prendre l'avion maintenant, déposer une partie du matériel se faire plus léger et on va faire un petit saut de puce au oh, trois fois rien on va faire Moscou-Pékin et là-bas il vous attend encore une, une tournée euh, chinoise 12 000 kilomètres vous allez en voir du, du pays vous allez proposer Donc, ce concept euh, les septembristes euh, de Mathieu A euh, à un public chinois <rire> qui va devoir réagir aussi à cette langue qui n'existe pas on va voir comment ça va se, se révéler euh, une fois arrivé là-bas dans la suite de Globe Crocker juste après Aviation. Tiens, ça tombe bien puisqu'on prend l'avion Last Shadow Puppets. Aviation, Last Shadow Puppet sur Everything You've Come to Expect. Ça, c'est le très long nom de l'album. C'était en 2016. Nous sommes sur le chemin de la Chine. On vient de décoller de Moscou avec un groupe musical un petit peu fou. Et notre guide, c'est Noé Roland. Globe Crocker sur la première. La première, la 3 et les jeunesses musicales présentent le 32e Gom Jazz Festival. 25 concerts. Nicolas Cumert et Lionel Loueke. Terrasson avec Magic Beccas, Johan Dupont et Steve Ouben. Les richesses du jazz d'Europe, le prestige du jazz belge. Du 12 au 14 août à Rossignol. Info, jazz.com avec la Libre et la Loterie nationale. Globe Crocker sur la première. Noé Roland, on vient de prendre l'avion avec vous, on vient de quitter Moscou euh, et on va filer vers Pékin. Ce sera la partie chinoise de cette tournée de 2005, tournée d'un groupe qui s'appelle Mathieu A et les septembristes si on est au mois de septembre, juillettistes si on est en juillet. Euh, pour ceux qui ont, qui ont suivi la subtilité, on arrive à Pékin. Quelles sont vos impressions Oui, donc Nous étions bien en juillet, c'était les juilletistes ah. et euh, c'est l'été là-bas aussi et il fait vraiment étouffant. Euh, il fait chaud, humide. Mais chaud mais comment C'est une trentaine de degrés, c'est agréable. Hein. Nous qui venons cet été belge, et <rire> on, on tombe sur une ville euh, très belle, je trouve, euh, colorée, avec euh, énormément d'enseignes de, lumineuses, de, de, de bâtiments euh, qui chez nous sont gris, sont peints en rouge là-bas, et euh, c'est très dans le visuel. Et il y a aussi des petits quartiers encore anciens, euh, où on peut manger euh, sur le bord d'une du, table et se promener, il dans... y a des parcs euh, incroyables. C'est une ville en hauteur Non, euh, à mon souvenir c'est assez plat. C'est peut-être ça qui donne comme, une comme... impression de d'ouverture aussi. Oui, mais je n'ai pas vu non plus de, de gratte-ciel comme dans les autres villes. Euh, ça reste. Ça, ça peut faire du bien, ça. Une dimension plus humaine. C'est là que vous allez donner votre premier concert, et ouais. on va voir si ça va. Votre premier concert en Chine, euh, en tout cas à Pékin, et euh, c'est là qu'on va voir si euh, la, la sauce prend avec les East. Alors, ça se jouait où ce premier concert Euh, si ma mémoire est bonne, c'est au Yugon Lichan. C'est un Oula. club assez euh, renommé sur, sur Pékin. Une, une, une boîte, un, un haut lieu de la culture pékinoise, on va dire. Ça ressemble à quoi euh, Un espèce de, de préfabriqué. Donc, ah oui. euh, euh, au bout d'un parking, euh, un, un bâtiment préfabriqué, celui-là. Euh, oui, dans les autres concerts à Pékin, on était dans, dans des bars euh, rock ou une boîte un peu militariste, avec des treillis sur les, ah. Sur les murs. Ah oui, c'est... Et... <rire> Et alors, c est, c est cette fameuse euh, chanson, c est, c est cette façon de chan chanter avec l'absence de langue, est-ce que ça marche Eh bien oui, à euh, grande surprise, tout, tout se passe assez bien. Le, le public est séduit euh, parce qu'il comprend euh, le chant. Le, le chant est universel tout le monde est touché. Le chanteur qui est franco-vietnamien euh, a un visage où les gens peuvent se retrouver et donc euh, le succès euh, est direct. On, Ça part on, bien, on va en décéder, on discute avec les gens après les concerts. On a des, des bonnes rencontres. Beaucoup de contacts pour euh, des concerts futurs, euh, voilà. Alors pendant les concerts, vous mettez aussi la main à la pâte, vous projetez des images. C'est ça. Moi, je donc Mathieu, graphiste, il, il faisait des, des dia sur du verre avec des marqueurs indélébiles et on projette ces dia sur la scène, ce qui fait un, une ambiance. On peut projeter sur le sur le visage du chanteur sur son accordéon ou à l'arrière sur un petit écran et ça, ça donne une couleur au spectacle. Pas mal. Et ça voilà. fonctionne. Ils sont contents. Ça, ça, ça donne bien, oui. alors, vous avez bien vous Pékin vous Oui, bien. J'ai eu un, vraiment, j'ai un très bon souvenir de, de cette ville. C'est une ville qui a pris le temps de se construire. C'est pas une ville comme ça pop up. Oui, y c'est un peu la, la, la ville, la ville impériale. C'est les des temples, des temples millénaires, des, des quartiers euh, typiques. C est, c est, ça reste très beau. Et Pékin. alors, vous vous baladez en taxi vélo Oui, oui, oui c'est un, un moyen de transport euh, qu'on ferait bien d'adopter ici. Ce sont des, des gens courageux qui, sur des vélos à trois roues, emmènent deux personnes à la fois. Donc, euh... Et alors votre grand coup de cœur euh, pour cette ville de, de Pékin, enfin, en tout cas l'un d'entre eux, ce sont les parcs. Oui, alors il y avait déjà à l'époque, ça arrive maintenant chez nous, des, des accessoires mécaniques pour faire du sport, vous voyez, jaune et bleu. On trouve maintenant pour faire des toutes sortes d'exercices. À l'époque, euh... c'était déjà très répandu et tout le monde s'y met. Donc, on, on se balade dans un parc et on voit que ces appareils sont occupés en permanence. On peut voir aussi des, des dames qui jouent au badminton de manière assez guindée, en, en faisant des passes, sans faire un match, juste des passes. C'est ça. et oui. d'autres qui font des genres de cours d'aérobic à la chinoise, aussi très guindé, pas pas comme voilà. Et Donc tout le monde fait du sport, fait du sport Et il y a quelque chose qui m'a fort marqué C'est au petit matin, vers 5h, 6h Quand le jour se lève et que la brume est encore là On peut voir des personnes âgées Faire du tai chi dans les rues Donc ces mouvements lents oui, Des mouvements lents, la respiration Ça c'est pour les personnes âgées Et dans les parcs on voit aussi des jeunes qui pratiquent les kata de Kung Fu, qui ah oui, d'accord, donc les, les, les personnes âgées c'est le Tai Chi, et les jeunes le kata. Et une autre chose notable, c'est de voir les gens en rue, assis sur les bancs, qui se massent les pieds. Donc ah oui ils ont la culture de la, la podologie, et il y a des affichettes un peu partout où on t'indique les zones, et tu te masses les pieds, c'est courant, en attendant le bus. En... Les gens se massent eux-mêmes les pieds Oui, ou oui eux-mêmes, eux non, ah, non, eux c'est une habitude. D'accord. Alors il y a un truc qui vous a marqué beaucoup aussi, à côté des grands parcs, ils sont grands hein, les parcs. Oui, euh, ils sont oui. énormes, il y en a beaucoup bien entretenu, euh, très vieux et soigné. Wow. Euh, c'est la nourriture. Ah oui, ça c'est, mais ça c'est euh, un gros volet sur la Chine, c'est okay. la nourriture, c'est euh, exp... particulièrement impeccable, enfin, c'est là que vous découvrez, c'est oui. là que vous arrivez. C'est là qu'on vous... commence à explorer, ça fait vraiment partie du voyage. On, on en redemande on mange quatre fois par jour, <rire> on va tout le temps <rire> au restaurant. C'est une nourriture étonnamment euh, fraîche et, et euh, composée de beaucoup de légumes, mais beaucoup, beaucoup d'ail, des, des aubergines de grillées à l'ail. Oui, ils mangent vraiment beaucoup d'ail. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on mange dans les restaurants chinois d'ici. Et alors, il y a aussi des piments. Oui, oui, oui. oui. Mais alors des piments. Oui, quoi. oui, ça y va dans, dans dans le piment, vraiment fort, et le, le, la combinaison entre le et la chaleur euh, et l'humidité euh, fait qu'on a besoin de, de, de bière pour se rafraîchir. Et il y a la bière nationale, la Tingtao, la bière de riz, qui, con, qui ouais, correspond parfaitement. Euh... Qu'on trouve aussi en Belgique. Hein. Ouais. Alors vous dites que c'est merveilleux parce que c'est un pays qui goûte rien. Donc euh, le, le, le tour manager que vous êtes euh, joue au ministre et vous invitez plein de gens au restaurant. Oui, donc on s'est retrouvé un jour pour 11, à 11 personnes dans un restaurant... Avec environ 8 ou 9 serveurs autour de nous, donc presque un par personne. <rire> et une à une grande table service. ronde, et on a mangé toute l'après-midi en commandant à volonté de la bière, du thé, des nouilles, euh, de tout. Et l'addition, à la fin, était de 10 euros. Ah oui euh, Voilà. Ah oui Vous faites le ministre, oui, oui. Euh, vous, <rire> vous avez vu à... la carte avant. C'est ça. D'accord. Et alors, il euh, va falloir quitter euh, Pékin, hein, parce que toute la tournée ne se tourne pas euh, uniquement à Pékin. Vous allez partir vers l'ouest de la Chine. Euh, du côté de la province du Sichuan. Et alors, vous y allez en train, mais pas n'importe quel train. Oui, ça. Donc, nous prenons un vieux train qui, doit dater des années, qui devait dater des années 60, tout métallique, avec des banquettes... Euh... <rire> Et pour dormir vraiment vêtu c'était un vieux ventilateur qui faisait cloc-cloc cloc pour chaque couchette. Ah, ça fait envie, on a envie d'y être. Mais on va le prendre, hein. on va le prendre ce train de, de vers l'ouest. 47 heures de bonheur intense à bord de ce train en direction de Chengdu. Juste après Opium de Jacques Dutronc. Dans le port de Saïgo, est-ce chinoise, mystérieuse et souris, Le soir montre bon Quand la nuit se fait complice Les Européens se visent Cherchant des coussins profonds Oh Jacques Dutron sur l'album qui est l'intégrale de Dutron de 1980 à 1987, les années Columbia. Euh, juste le temps de vous dire que la première diffuse chaque samedi de l'été de 10h à 11h avec les médias francophones publics, un feuilleton consacré à François Hardy. Hardy, Dutron. Ceci explique cela. On est toujours en Chine ce matin dans Globe Crocker avec Noé Roland qui est notre guide. On est dans un train qui va à son aise en direction de Chengdu, Chengdu dans l'ouest de la Chine. Ça se passe sur la première.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 Et avec Noé Roland donc, qui est dans ce train avec le groupe Les Istes de Mathieu A et les Juillettistes en l'occurrence. Et on filme à son aise hein, dans un train un peu vétuste, 47 heures de voyage vers l'ouest de la Chine et la ville de Chengdu. Comment ça se passe dans ce train Eh bien, C'est un, un très bon souvenir pour moi, c'est le seul côté de nature que j'ai pu voir de la Chine parce que par les fenêtres du train on peut voir les, les rizières, les forêts, enfin, ce qu'il en reste en Chine. Et on peut rencontrer des gens, avoir le temps de, de, de les connaître, de, de voir ton voisin de, de wagon. Il y a, tout le monde boit du thé dans des petits thermos, tous les mêmes, transparents. Et il y a entre chaque wagon un samovar qui chauffe au charbon. Et donc ah, chacun ambiance. va chercher sa, sa petite dose d'eau chaude. Et j'ai pu faire connaissance avec euh, une personne à ce moment-là, qui était un des rares avec qui j'ai pu parler en anglais surtout le voyage. Ouais, ça, on a eu plein de conversations intéressantes. Rare, Et... Pour, pour la, enfin, ce qui était assez euh, notoire, c'est que quand j'ai commencé à vouloir parler un peu de la politique chinoise et de l'idée de dictature et de communisme avec lui... Il s'est mis à ne plus pouvoir parler anglais tout d'un coup. Il a, il a oublié qu'il parlait anglais et tout d'un coup. Et puis fou, il m'a évité tout le reste du voyage. En gros. Oui, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Du coup, vous vous êtes retrouvé tout seul dans ce train. Et alors, vous, euh, vous lisez, vous lisez euh, un, un roman de Romain Gary. Et on va se mettre dans les oreilles un peu cette ambiance de train qui va tout doucement vers l'ouest avec euh, ces lignes de Romain Gary. Tahiti vivait dans le culte de Gauguin curieux mélange de remords et de fierté. On avait laissé le peintre crever dans l'indifférence et la misère, entouré de tracasseries administratives et policières, sans oublier la haine farouche des missionnaires, mais aujourd'hui on chérissait la mémoire de celui dont l'étoile, reproduite à des millions d'exemplaires, avait en fait pour le mythe tahitien et pour le tourisme au paradis terrestre. C'était un fromage de tout repos et Kohn s'était installé là-dedans confortablement. Il avait entrepris de faire payer à Tahiti ce qu'il appelait un impôt sur Gauguin. Et malgré la concurrence, il y réussissait assez bien grâce surtout à son physique et à son mode de vie déplorable. Avec sa casquette de capitaine au long cours, son anneau dans l'oreille, sa barbe de pirate et son regard foudroyant, il faisait la meilleure impression aux touristes. Romain Gary, on lit du Romain Gary avec vous, Noé Roland, dans ce train qui file pourtant pas du tout du côté de Tahiti, mais bien en Chine, du côté de Chengdu. C'est la tête coupable. C'est ça. C'est un roman qui m'a... Moi, j'ai ai aimé tout Romain Gary. Tout ce que j'ai lu, j'ai pas tout lu. Tout ne vaut pas la peine d'être lu non plus. Mais, enfin, euh, pour moi. La tête coupable, c'est cynique, c'est drôle, c'est un, un profiteur des îles qui, qui, qui joue sur l'ambiance sur gauguin de Tahiti. Voilà. C'est marrant parce que vous êtes complètement à l'opposé euh, au moment où vous lisez ça. Oui, c'est le plaisir de la lecture, c'est de pouvoir être complètement ailleurs. Vous voyagez deux fois. C'est ça. C'est malin. Et vous allez, vous allez arriver à Chengdu, donc, euh, qui n'est pas du tout comme Pékin. Là, on est dans une ville un peu nouvelle. Ah, non, non, non, Chengdu est aussi une très, ah, très, très belle. vieille ville. Ce n'est pas une ville champignon, pas celle-là. Chengdu est une ville rustique. Ouais, euh, oui, ah, autant pour moi. rustique euh, qui, où on voit le, vraiment la culture chinoise profonde, où les, les, les constructions se font avec des échafaudages en bois. Ah oui, euh, d'accord. Tout le monde se déplace en vélo, les livraisons se font en, en tricycle, euh, les, les gens sont simples, ça va moins vite. Et alors, sur la table de Globe vous nous avez apporté plein d'objets Et parmi lesquels il y a une sorte de lampion. Ah oui, alors ça, c'est un objet que je trouvais très beau, qu'on trouve euh, chez tous les commerçants de rue, les petits commerces, euh, les échoppes. E c'est une suspension. Ouais, c'est marrant. Et on en trouve des, des par milliers. Moi, je l'ai ramassé dans les décombres d'un quartier en démolition. Parce qu'ils n'y vont pas de main morte. Dans, dans les... Avec le patrimoine, des fois, ils n'hésitent pas. Y voilà. C'est un lampion. Il n'y a pas de rouge. Il y a des rouge. inscriptions... Euh... Je ne sais pas si on dit Kenji également pour le, le chinois. Et puis, il y, y a deux mandarins. C'est ça. Je ne sais pas non plus si ce sont des mandarins, mais c'est deux petits bonhommes, un garçon et une fille, qui sont des porte-bonheur, on dirait. et euh, C'est très joli. Je l'ai dans mon salon depuis, depuis lors. Et ça, ouais. vous disiez, ça, ça marquait toutes les anciennes maisons, en tout cas de, de, de... Tous, tous les commerces ont ça. Il y en a trois ou quatre, cinq. ça pend dans tous les quartiers. C'est accroché c est, c est... sur les tuiles. Hein. Voilà, c'est accroché sur les tuiles qui sont assez jolies aussi. C'est des petites tuiles rouges en, en, en demi-cercle qui sont terminées à l'extrémité à chaque fois par une tête de dragon. Donc chaque commerce a des petites têtes de dragon qui, qui dépassent. Ça vous a plu, Chengdu Oui, énormément, il y avait euh, notamment, j'ai un souvenir incroyable d'un parc euh, à la tombée du soir qui était dédié aux musiciens donc un parc euh, pour la musique où on entend des gens qui jouent de, du violon dans un coin, des petites percussions dans l'autre Et on peut se promener, avoir plein d'ambiances différentes. Euh, un parc qui était plongé dans l'obscurité. Dans l'obscurité totale. Et donc en se baladant dans les allées, j ai, j ai, on a fait vraiment une, une rencontre assez magique. Il y a quelqu'un nous a attirés dans, un, dans une petite clairière et il a commencé à faire un conte euh, sur Pékin, Beijing, en dansant et en chantant. C'était un, voilà, un moment unique de, de performance artistique. Voilà. C'est là qu'on a envie d'avoir une caméra ou un micro. C'est ça. On ne peut pas en mettre partout, des caméras et des micros. Mais et oui, mais la, la tournée continue. Vous avez un rythme d'enfer. Vous allez reprendre un avion cette fois, parce que comme vous êtes à l'ouest de la Chine et qu'il va falloir foncer vers le sud, vous allez faire quatre villes. Mais alors, au pas de guerre Oui, presque un, un concert par jour entre Zhuhai, Canton et Shenzhen. Là, on est sur la mer de Chine, oui. dans le sud. C'est ça. Zhuhai, tout le monde ne connaît pas, mais ça ne ça fait que 6 millions d'habitants pour la oui, Chine. c'est un, un, un, village. Village. Voilà. un village. Et là, on peut parler de ville champignon, Zhuhai et euh, Shenzhen euh, Douai, ça va encore. Shenzhen, c'est vraiment, ça a poussé sur 20 ans, ça a pris une ampleur pas possible. C'est des, des gratte ciel des autoroutes dans tous les sens. Alors dire à dire l'origine, c'était un, un village de, pêche, de pêcheurs et quelques centaines d'habitants. Enfin, ça c'était dans les années 70 sans doute. Et là, voilà. on est sur du 12 millions. C'est ça, dû au développement économique de, de Hong Kong et de cette zone particulière, le, la ville a pris un essor incroyable avec les autres villes du coin. Quoi. Canton, Macao... C'est ça, on est dans cette région-là, vous chantez, vous, euh, vous donnez un concert à Canton, à Shenzhen et à Zenzai au début, et puis il faut, il faut déjà partir, c'est dingue, hein, mais vous, vous avez un rythme de fou. Oui, oui, oui c'est assez fatigant, il y a parfois des petites tensions dans le groupe, mais euh, on, voilà. Ah, c'est le rythme des tournées, c'est comme ça, on, on joue, on mange, on dort, on s'en va. Et vous allez prendre un autre train, mais celui-là qui va beaucoup plus vite et qui va filer vers, vers Nankin. Là, on sera sur la côte est de, de la Chine. Ce sera pour la suite de Globe Crocker, une tournée de 12 000 km en Chine, évidemment. C'est un petit peu au pas de charge. Juste après Return to the Moon, LV. <musique> Triple Jesus Cast it in for Simon's Twin at the family fire and range Went to bed and woke up inside L'album éponyme en 2015. Nous sommes toujours en Chine ce matin dans Globe Crocker. On file à la vitesse dingue d'un train à très grande vitesse, entre 300 et 350 km/h, en direction de Nankin. La première, Globe Crocker, avec Benjamin Lepart. Et on suit toujours les traces de Noé Roland qui est notre guide ce matin. Noé Roland qui est un tour manager d'un groupe un peu fou, euh, les <rire> Mathieu A et les Juillettistes. On a filé quelque temps vers l'ouest de, de la Chine, on est parti vers le sud et maintenant il faut prendre un train super rapide vers Nankin. On sera à l'est pour encore un, un concert. Changement de style au niveau du train Noé Ah oui, là tout de suite ça devient très moderne, c'est un train d'affaires, on voit des hommes en, en costard, on a un, un écran LCD par couchette, ça file, c'est air-conditionné, ça n'a rien à voir. Parce que c'est très très loin, hein. on était du côté de Macao euh, euh, tout à l'heure, on, on file vers Nankin, ça fait une distance approximative de quoi Plusieurs milliers de kilomètres Oui, oui oui, oui. c'est comme traverser tout, toute l'Europe d'un seul coup. Hein, et alors bizarrement, ça vous laisse beaucoup moins de, de bons souvenirs enfin, euh, voilà. J'ai les souvenirs de, des gares, donc à l'arrivée et au, au, départ où euh, <rire> c'est des gares très très fréquentées, où on voit des, des milliers de gens, des milliers de petites têtes aux cheveux noirs. Parce que comme je suis un peu grand, je, je dépassais, donc j'avais l'impression de, de vraiment de dépasser une mer de cheveux noirs. Parce que vous êtes ça vous êtes grand, et alors vous dépassez tout le monde d'une tête et vous voyez toutes ces petites têtes qui rebondissent devant vous. Comment ils sont vus les, euh, les grands occidentaux que vous êtes là-bas Mais il y a une certaine timidité que j'ai rencontré un peu partout dans, dans le pays, même des personnes qui pouvaient être mon père ou mon grand-père, euh, qui, qui, qui s'inclinaient devant moi. C'est une forme de respect, je pense, euh, de la personne. Nous voilà donc dans, dans l'est de la Chine. L'objectif, à un moment donné, ou en tout cas ce qui va marquer le milieu du voyage, parce qu'après il va y avoir le voyage retour pour vous, c'est Shanghai. Et alors, Shanghai Euh, Shanghai, c'est une ville impressionnante, de par sa, sa, sa démesure dans, dans, dans, la, dans les constructions architecturales. Euh, on non, est en 2005 à ce moment-là, oui, on est avant l'exposition universelle. Voilà, mais déjà mégalomane à l'époque, c'était un concours d'architecture euh, en vrai. J'ai vu euh, des quartiers brûlés, euh, ensuite rasés au bulldozer, ça, ça ne chipote pas, quand on veut construire un immeuble, on commence par raser et faire fuir les gens. Et euh, c'est oui, une, vraiment une mégalopole euh, assez euh, effrayante, Shanghai. Là, il y a du gratte-ciel, il y a de la tour, il y a de la lumière. C'est hyper moderne, évidemment, Shanghai. Et vous allez donner un concert dans un lieu qui vient d'être terminé. Oui, c'est le tout nouveau Museum of Modern Art de Shanghai. Et euh, qui, qui sentait la peinture fraîche <rire> C'est une expérience muséale. Voilà, donc un musée euh, tourné fort sur les arts numériques et sur euh, l'interactivité avec le, le visiteur. Et pour l'époque, c'était vraiment avant-gardiste. Oui, il y a 11 ans, c'était même complètement avant-gardiste. Ça ressemblait à quoi Vous avez interagi, vous aussi Ou vous n'aviez pas le temps du tout Si, si, on a, on a eu le temps de, de, de visiter le musée. Il y avait des, des expériences intéressantes. Bon, maintenant, ce serait un petit peu dépassé, mais euh, c'était sur, sur Google, où on, où on rentre dans une salle où où c'est une espèce de, de, de bassin, le sol, on, on projette un bassin avec des poissons, et quand tu marches sur le bassin, les poissons te suivent C'est assez zen comme moment. Excellent. Toutes sortes d'expériences. Vous avez déposé un autre objet sur la table de Globe Crocker, euh, puisque vous accompagnez le, le groupe emmené par Mathieu A et les C'est euh, Mathieu A, on le rappelle, c'est un graphiste qui a été formé à Saint-Luc, c'est bien ça C'est ça, Saint-Luc Tournai. À Saint-Luc à Tournai, évidemment, il ne peut pas s'empêcher, dans cette tournée de 12 000 kilomètres en, en Chine, de glaner des éléments graphiques, des photos, des tickets. Et il a, il a fait ce carnet... Qu'est-ce que c'est C'est ça, donc Mathieu avait laissé tomber le graphisme pour se mettre à la musique, et puis euh, pour le, au départ de ce voyage, il s'est dit, tiens, je vais m'y remettre un peu, et il, il s'est acheté un carnet pour voyager, et il a recommencé à dessiner. Et ça sert aussi de... Donc c'est un carnet de, de, de, de souvenirs, mais de carnet de notes. On peut avoir les adresses e-mails des gens qu'on a rencontrés, les contacts, des articles sent, de journaux. C'est le genre de bouquin qui a vécu. Hein. Oui, oui, oui, on, on y voit des... la trace, mais ça fait partie du... Tu dois prendre une note, tu prends sur la page, peu importe, elle, ça fera partie du dessin. Ça... Enfin, en fait, c'est une œuvre graphique voilà. qui reprend des informations, et des dessins, des différents véhicules euh, que vous avez pu croiser, par exemple. Oui, Est-ce qu'il y a le vôtre <rire> Est-ce qu'il y a votre oui, fameux oui, break oui, du oui, début Oui, oui, <rire> Il y a des très beaux dessin de ma voiture. Avec tout son chargement. Hein, oui, oui, oui, oui, sur le toit même. Hein. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'effectivement, ah. jusque sur le toit, il y, avait, euh, il y avait du matériel et il y avait du décor. Vous, vous avez transporté votre décor. Oui, on avait un, pour les tournées en Europe, on a dû le laisser à Moscou, mais on avait un énorme dragon en papier euh, crépon que l'on déployait tout au-dessus de, de la scène. Vous voyez ces dragons traditionnels chinois. Et ça, vous, vous mettiez sur le toit de la voiture. Euh, oui, et, ou écrasé dans le coffre pour pas qu'il risque de prendre euh, <rire> prendre l'eau. Mais ça se plie, c'est du papier mâché. Excellent. Il euh, y a des choses qui vous ont un peu dérangé du côté de, de, de Shanghai, en, en dehors des, des quartiers qui étaient ratiboisés, il y a aussi de la mendicité qui se fait un petit peu... Oui, les... un soir on est allé manger dans un excellent restaurant spécialisé dans les crevettes, mais c'était dans un quartier chaud de Shanghai, d'ailleurs était... la personne qui nous accompagnait nous disait d'être méfiant, et on a été accosté par euh, une bande de, de dames qui mendiaient, Mmh. Et elles étaient toutes munies de bébés. Et alors on nous a appris tout de suite que c'était des bébés de location, qu'il ne fallait pas s'apitoyer, que c'était ah oui. euh, une horreur. Voilà. Voilà, ça, ça, ça glace un peu le, le truc. Vous, vous êtes là aussi pour donner votre concert. Et alors, vous avez donné un des concerts qui a le plus de succès, en tout cas <rire> en termes de vente de CD Oui, donc c'était un club de jazz fameux à Shanghai qui s'appelle le GZ Club. Et euh, là, vraiment, le public a été euh, sous le charme et euh, s'est mis à acheter sans cesse des CD. Il faisait la file. Mais comme ce sont des CD autoproduits, gravés et dont chaque pochette est unique, il euh, y avait euh, embouteillage. On a dû se mettre à, à, à produire. <rire> Produire pendant le concert. Donc vous, on rappelle que non seulement vous les gravez vous-même, mais en plus euh, il fallait faire les pochettes soi-même avec des petits dessins réalisés par Mathieu et vous-même. Oui, je m'y suis mis à force, à force ça manquait donc de main d'œuvre donc je me suis mis à, à faire des pochettes. Euh, vous improvisées. Au début on disait que vous étiez la quatrième roue du, du carrosse. Euh, là vous êtes quand même devenu l'homme à tout faire. C'est ça. Vous, le... vous êtes vraiment tout. Est-ce que vous diriez que ce voyage euh, qui remonte à 2005 a été un bouleversement pour vous? Oui, ça, ça a changé ma vie, j'y y repense très souvent, j'ai maintenant une idée autre de la Chine, je, je, quand je pense Chine j'ai beaucoup d'images qui viennent, j'ai très envie d'y retourner pour continuer à explorer parce que parfois c'était une ville un jour et ça m'a laissé un, un goût de trop peu. C'était une, cours. une course C'était une course au concert. Et puis vous avez appris la subtilité aussi dans les goûts, plus de sucre pour vous par exemple Oui, ça, ça, ça a changé, on peut dire que ça a changé ma vie tous les jours, tous les jours, c'est que depuis mon voyage en Chine je ne mets plus jamais de sucre, ni dans le thé ni dans le café, ça, pour moi ça perturbe le goût Merci Noé Roland pour cet étonnant euh, voyage avec les Istes, euh, mais ça marche moins bien en août hein, les Istes. donc on a bien fait de vous recevoir en, en juillet. Ce serait les Aoussiens D'accord, dès demain dans Globe Broker on, on part pour un autre continent en compagnie d'une jeune femme euh, qu'on aime bien dans Broker parce qu'on la connaît. elle était venue l'été dernier pour nous raconter son voyage en Australie, un voyage au terme duquel elle rassemble ses notes et fait paraître son récit de voyage, une année en Australie la petite voyageuse est devenue auteure en chemin de Demain, elle nous emmène dans son nouveau voyage en Australie, celui qui poursuit sa métamorphose de Perth à Adélaïde et du parc de Kirinji au Ranch Sutherland dans le Queensland. Dans un instant, on fait un point sur la météo, puis ce sera le forum de midi. À demain dans Globe Rocker, que vous soyez ici ou ailleurs. La première Globe Rocker. avec Benjamin Leupart. La première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 d'averses encore sur l'Est et le Sud. Depuis l'après-midi, une alternance d'éclaircies de passage nuageux. Le vent se renforcera légèrement et les maximums ne bougeront pas, toujours compris entre 19 et 23 degrés.